Ce soir sur la rivière, petite lumière reflète la lune à l'horizon Écoutez ma prière et au fétiche des ancêtres Ramène ma belle à la raison Petite lumière, réveille ma belle Qu'elle vienne ma pirogue et nous attend Cette nuit c'est la dernière et qu'elle s'endorme oh ma belle dans la cave en fumée de parents. Le vent est frais ce soir. Petite lumière est danse, Je commence à croire. Au fétiché dans mes chances. La nature va sourire. Le reflet des lunes tremble. Et la case elle va s'ouvrir. C'est ma belle eeuw, me semble. Fétiché d'Afrique. A exaucé ma prière. Marabout d'Afrique. Dans l'arrivée. Le Dieu d'Afrique a exaucé ma prière, marabout d'Afrique dans la rivière. Ce soir sur la rivière, de titre des lumières, reflets. À l'horizon, écoutez ma prière et vos fétiche des ancêtres. Ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle. Qu'elle vienne, ma pirogue elle nous attend. Cette nuit, c'est la dernière Et qu'elle s'endorme. Oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir. Petite lumière et danse, je commence à croire au fétiche dans mes chances, la nature elle va sourire, le reflet de l'île tremble, et la case elle va s'ouvrir, c'est ma belle il me semble. Fétiche d'Afrique a exaucé ma prière, Marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche d'Afrique a exaucé ma prière, Marabout d'Afrique dans la rivière. Ik ga exaucé mijn priëren, maar afrika.